C'est bon. On peut parler. Je peux aller chez toi du coup. Oui, oui, oui ça, ça, ça, ça, ça. maintenant, Il avait... <rire> <rire> <bien> le... <rire> Bonjour à toutes et à toutes sur la 41e des émissions. Hey On va préférer. On a retrouvé le courant depuis du jour. Oui, on se so ouais, ramène. Ouais, ouais, ouais. Et c'est donc Et le toujours sixième... pas Xavier du pot de les connaissent. <rire> <rire> Et c'est le 6e 8e de finale du grand tournoi de la deuxième qui réunit les meilleurs candidats du podcast depuis le début. 8e okay. quart moi c'est bon premier, tu <rire> La finale c'est le numéro 100. Tu déjà le meilleur toi. Ouais, ouais. Comme candidat on a donc un candidat avec 10 victoires dans les émissions 7, 29, 34, 51, 52, 59, oh, 67, mais là, mais 68, 68, 77 Deux deuxième place trois troisième place et une quatrième place oh, C'est ouais, Romain, <rire> bonjour Romain oh ouais <applaudissements> Moi j'ai envie de quand j'entends ça. Ah. Ça, ça Il y a eu des quatrième qu places quand même Une ouais. Ouais. Mais, On, on ne retient ça C'est quand même Talker, là. <rire> et le Tokarva, c'est... Je peux même pas traiter de fils de pute. C'est ça qui C'est oui, que... ton frère, le petit frère qui veut détourner le grand. Ouais, euh, je sais vrai. pas si Simba avait un petit frère. Je non non Bon, bah, tant pis, mais il avait été repenu... fort en ballot. Je ne sais pas. Un invité du grand tournoi des émissions, c'est sa première participation. Et comme Mathilde, il y a 10 jours, tu peut-être aller en finale et qualifié qualifier. Qui c'est C'est Quentin. Bonjour Quentin. Ouais, ouais, allez, allez. ouais Ça va, ça ça va, va. Hein mmh. Bon, Présente-toi. Trop, ouais, trop tôt. Ouais, trop tôt. Je suis le frère de Romain. <rire> ouais, c'est déjà, déjà un hein. CV en soi, de... Tu sais que c'est pour ça qu'il bosse, ouais. hein je Et on embrasse, ça. Si nous on embrasse Christine. On embrasse Christine. S'il ne nous écoute pas, d'ailleurs, elle a quoi que ça écoute, mais voilà. Oui. <rire> Surtout si elle vous écoute pas. <rire> on a aussi une personne qui a deux victoires dans les des désémi... deux victoires dans les deux 25 et 78 une deuxième place trois troisième place et deux quatrième place chez Victor bonjour Victor ouh ouais. oh, Victor perdrie du 38 c'est c'est 69 hein. non ah oui non c'est ça langue <rire> du enfin, 39 ah oui le langue du pas 39 minutes pas besoin oui bah 39 voilà une partie de vous sur le mmh. coup <rire> <rire> on n'est pas loin, c'est vrai Ça va Victor Tout va bien Très bien Et on a aussi un autre invité Un prof d'histoire Qui nous promet d'être bien casse-couille Sur toutes les questions C'est un nouveau candidat aussi, c'est Damien. Bonjour Damien Salut Salut Ça va Oh <rire> faut, là Alors, allez, bon. non, non, non. On s'y pense ce qu'il fout là Il va présenter comme Damien Tu, ouais, tu le souhaitais le... déposer un euh, pseudo Le vautour du 38 Le vautour du 38 ah, oui, allez, Après ah. le condor du Haut-Jirah, le caïmon du 39, le vautour du 38 ouais. C'est-à-dire que je, je vais piquer les réponses aux Et autres Un vrai charogé Le lynx, s'il Non, ça marche pas Une perdrie Non, une perdrie Le faisan ça, ça va bien le faisan Après il y a après, pêcher, je trouve, faisan, je trouve pas mal Allez va pour le faisan, allez, après, pour le faisan en vrai, Dans le département du Ronde il y a quoi comme animal Les voitures quoi, les <rire> oh, Ça clashe en Rhône-Alpes ah, euh, les, <rire> les deux finalistes Les de deux finalistes du CFD émission seront qualifiés en quart de finale Le vainqueur aura un bonus de 3 points au départ de son quart de finale Le cadeau Je tiens à dire c'est une idée de Charlie pendant nos vacances au Japon Oh put*** sont des magnifiques masques pour respirer, pour pas oh, choper le microbe Oh put***, on a ses cheveux quoi Les du jeu, on a 5 manches a On a d'abord le début, ensuite on a la suite, à la fin de la suite il y a un éliminé Puis on a le milieu, la presque fin Il y a un autre éliminé à la de la presque fin Et oh. on a la fin Moins un point pour Parce ceux qu sont qui trichent Et j'en profite pour rappeler que Damien, le vautour du 3 vite commence avec moins 1 ah. Le début c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points Pour répondre, je vous dis bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, pas le droit de répondre, deux fois de <rire> <rire> Première question, c'est la question tournoi. Allez, bonne soirée. Quel tournoi est surnommé March Madness, mmh. car il se déroule en mars et déchaîne les passions Victor, oui, c'est euh, les, les la finale de NCAA aux états unis C'est une très bonne réponse sur les victoires, fois. Ouh là là, j'avais l'impression. Qu'est-ce que t'allais que t'allais trouver Pour les néophytes, c'est quoi là NCAA, c'est le championnat universitaire américain de basket. Le président est d'ailleurs invité à faire ses pronostics à la Maison Blanche en présentant le tableau final des 32e de finale jusqu'à la finale de cette compétition dont les UCLA Bruins sont les plus titre avec 11 victoires et auquel partit de nombreux joueurs durant leurs années universitaires avant d'intégrer la NBA. 5 points pour Victor. Moi ouais, pour, pareil, ouais, pour, ouais, ouais, pour ouais, Romain je, Quentin et moi 1 pour Damien. Ouais, hein, Deuxième question pour 5 points. Quel métier le roi des Pays-Bas Willem Alexander exerce-t-il à temps partiel à côté de ses obligations institutionnelles Damien. Oui. Les jardiniers hein, comme des <rire> euh <rire> non. fait enfin, tu sais, trucs des tulipes tout ça euh, pour Romain. Oui. Boulanger. Non. Euh, Quintin médecin. Non. Romain. Oui, Non. Damien fini, avocat. Euh, Damien là. avocat. Non Victor Pompiers. Bon. Pour 4 points, il le fait depuis 1996. Ce travail étant réalisé de manière totalement anonyme, bien que certaines personnes reconnaissent sa voix lorsqu'il parle au micro. Damien. Oui, présentateur radio Non. Romain, oui, chanteur Non. Damien. Et l'anime Est-ce qu'il anime les émissions Non, oh, Romain, es sûr. Sûr. Romain. Euh, commentateur sportif Non. J'étais sûr de mon de... C'est de... très, très bien, c'est vrai. Ouais, ouais. euh, Quentin, euh, il parle dans les... Euh, comment tu ça Tu sais, les trucs là... Euh, on 3 on 3 sait pas, pas on explique. Non. non, il parle dans les transports, quand même. Ouais, tu sais, donc, il n'y pas de l'envoi. Ah, c'est la voix des SNCF. Ah ouais, euh, euh, il est doubleur. Non. Pour 3, 3 points, une des raisons avancées pour expliquer cette situation étant que ce travail est nécessaire pour que le roi conserve sa licence. Mais bug bon bien Oui Il double des films pornos une <rire> licence pour ça Bah oui Excuse-moi d'avoir un vrai métier Quel métier le roi des Pays-Bas <rire> William Alexander et fait Tutti n'attend pas à s'il À côté de ses obligations institutionnelles Et ça depuis 1996 Ce travail étant réalisé de manière totalement anonyme Bien que certaines personnes reconnaissent sa voix Lorsqu'il parle au micro Une des raisons avancées pour expliquer cette situation Estant que tra ce travail est nécessaire pour que le roi conserve sa licence Quentin, il travaille dans l'aéroport Non Pour deux points, cette licence qui lui permet donc de travailler au sein de l'entreprise KLM. Damien non ah, Damien. Il fait les les indications euh, de sécurité avant le décollage. Putain, je sais pas dire ça autrement. En gros, c'est les indications de sécurité que font les hôtesses de l'art. Non. Chez KLM Oui. Euh, Victor Oui. Il est pilote Romain Je te demande de préciser ta réponse, s'il te plaît. Ah putain. Bah assez... est... Alors Victor, il est de le... il est commandant de bord sur un... sur un avion de ligne. Non. Romain, oui, il est contrôleur aérien. Non. J'aurais dit ça ici moi. Davian, il est sirotte. Non. Mais non. Il me semble que tous ces métiers se passent dans un aéroport. oui. Alors, je ne dis pas, il y traîne dans un aéroport mais bon. Oui, d'accord, super Pour un point, vous m'aidez bien de dire votre prénom. Je rappelle que Roman ne peut pas répondre ouais, C'est vrai. <rire> où il assiste les pilotes de ligne bah, Damien, ah, oui, il, il est, est copilote Bonne réponse ah, et il est pas pilote, j'ai vérifié je savais qu'il allait dire pilote et tout Damien tout remonte tout à 0 ouais ça fait donc 0 pour Romain, Damien et Quentin et 5 pour Victor troisième et dernière question juste. du début quelle divinité romaine pour 5 points, quelle divinité romaine était le gardien des bornes Romain, oui euh... Mercure Non, Quentin Je vais dire la chose. <rire> <rire> du coup, je vais changer et on va dire euh... Mercure. Ouais, pas loin. Non. Bon. Pour quel point ce fils de Jupiter étant représenté sous la forme d'une borne pyramidale au-dessus de laquelle se trouvait une tête humaine, Cette représentation n'ayant ni bras ni jambes, car une borne ne, ne doit pas se déplacer. Ça s'en déconnue. Romain. Oui Bornus. Je réponds une connerie, puis il peut pas répondre après. Bornus milius, tu vois. Trop point. Ah oui Non, non, Le nom de cette divinité signifie d'ailleurs la borne en latin. Ah Damien Oui Milière Non. <rire> on appelle ça une borne millière, euh, j'ai tenté. Euh, oui, oui. Pour deux points, mais on le connaît aujourd'hui sous un autre sens, ce mot utilisé dans les transports en commun pour qualifier... Un contrôleur. Un non, un Quelle sens. divinité romaine était le gardien des bornes Ce fils de Jupiter était représenté, était représenté sous la forme d'une borne pyramide sous laquelle se trouvait tête humaine. Cette représentation n'ayant ni bras ni car une borne doit pas se dépasser. Le nom de cette divinité signifie d'ailleurs la borne en latin, mais on le connaît aujourd'hui sous un autre sens utilisé dans les transports en commun pour qualifier, pour un point, le dernier arrêt d'une ligne. Romain, Romain, ah, Oui, t'as une minute. Le gay ne pas son prénom. C est... C est je, suis, je suis ton modèle. Jean-Michel <rire> C'était Terminus en effet, bonne réponse, un point pour Romain. Terminus, c'est une divinité romaine quoi, Terminus quoi. En même temps, t'es une divinité romaine, t'as même pas de bras, franchement. Tu te prépares à être une divinité, ça Terminus, tu vas être un vieux, mais t'auras pas de bras, pas de bras. Ça ressemblerait à une pyramide avec une dame là. Par contre, volter les taux, fera plein de trucs pour toi. La suite, trois listes dont il faut trouver les réponses, sauf ouais. la plus évidente. Un point par réponse trouvé, un éliminé à la fin de la manche. Je vous demande de le citer, un caractère se trouvant sur le clavier d'ordinateur et en permis d'écrire cette liste, sauf le point. Un caractère se trouvant sur le clavier d'ordinateur et ayant permis d'écrire cette liste, je cache mon clavier. Ah mais c'est pas tout, je trouve. Eh oui. Sauf le point. Et c'est Victor qui commence, comme il a marqué. J'ai qu cette point. question. Pourquoi oh, ça, ça fait pas rire ça Caractère pense. Ah, okay. le U, une bonne réponse. le euh, lettres, le le faut pas dire ah, pas de non, point, le le le point, moins moins, y a soucis, le y pour Quentin, Quentin, est une bonne Victor, le le le le le le le le le le pas le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Le n' une Victor il réponse. regarde l'écran, je balance le Non non non non non non mais s'il okay. y a bien un mec qui ne triche pas sur terre c'est Victor ah, ah, bon, oui, tu, ça, vois, ça, tu vois je ça. pourrais même regarder l'écran en direct C'est ça ça <rire> Je pourrais en train Romain. de prendre des notes qui ont... euh, <rire> <rire> Le C Le C c'est une bonne réponse On pourrait pas aller un peu plus de le, de R. R. Quand même, le R c'est une bonne réponse Le B Quentin, Le B c'est une Tu vais écrire cette fois, toi, bonne toi bonne ouais. réponse. Mais, non, mais en fait, il faut pas qu'il y en ait qui se disent deux fois, tu vois. Donc, ah, euh, Je mets euh... ce point est dit. Et c'est ta victoire. Le T. Bonne réponse. Romain. Le S. Le S, bonne réponse. Le L. Bonne réponse. Quentin. Le V. Bonne répondre. réponse. Ah, par en fait, contre, c'est ça le plus dangereux. C'est la 10 menettes dit. Mmh. C'est ta victoire. le P. Bonne réponse. Romain. Ah, le I. Le I. Mais... Bonne réponse oh, putain, Je crois que ça a été dit mais je vais tenter quand même le E Damien le E ça a déjà été dit ah. Quentin w. Le W <rire> C'est une bonne réponse à quel moment w. Le M Le M pour Victor C'est pas une <rire> réponse euh, L'espace L'espace c'est pas un caractère Ah bon bah, Bouillard ah bon. Tu Je crois que c'était trop le truc euh, ouf. Ouais non. Moi j'aurais dit l'esperluette, tu vois. Oui, c'est une bonne réponse. Mais ah, Mais ouais, pas compris piastres, hein, ah, pas... ah, putain, donc l'esperluette, ça passe. Je suis pas en train de te traiter de con, mais on est pas loin. Hein. Victor. L'apostrophe. En fait, c'était toute toute réellée réellée du clavier, pas juste sa phrase. Oui, sans doute, mais je crois que c'était toute la phrase moi. je me suis bien certain. Et ben non, je crois pas. la liste. ouais. Non, non, C'est toutes les notes ouais, du, le oh, bon, ouais. ouais. tout du clavier. Donc les perduettes, ça passe pas. Putain, je suis dégoûté. Bah ouais. Mais tu dit qu'il était du clavier d'ordinateur qui a servi, c'est l'ordinateur qui a servi. Non, non clavier, mais ta question ta question est trappe parce que moi j'ai cru que c'était que les lettres de la phrase. Mais oui, non mais elle est en fait Non mais d'accord, d'accord, d'accord. Il reste qui en joue là Il reste 50 là. NK. Oui. Ah, ouais, décalage. <rire> Victor au sino. Moi s'il te plaît. Arrête d'oublier Victor, c'est pénible <rire> non Attends attends. Euh, oublie Victor, je suis. Ouais. <rire> le du 6. Non, non, le on va se prendre 2000 points dans le nez mon, <rire> le nez, mon Bonne réponse. <rire> ouais, bon, en fait la, la question était pas question, claire. 35, 33. La question était pas <rire> claire. Pourquoi j'ai dit espace es réponse non, réponse. Dit non, Il dit euh pour Qu faire question mais en fait il avait tout Est-ce que c'est le nom du caractère Je suis pas certain. Non. Ce pas le nom du caractère. Ah, précise ta réponse. Ah oui, il peut préciser. Moi, je voulais dire espace avant autre chose. Il <rire> <rire> <rire> euh, euh, faut qu'on change si tu préfères euh, les guillemets. Ah non, change pas, il va préciser. Non, non mais attends, les... ça dégage. Ah ça, oui, oui. Euh... non, par contre, change pas, il jamais dit qu'il fallait préciser ta réponse ou tu peux changer de réponse, hein, si vous écoutez un peu plus. On n'écoute pas, justement. C'est pour ça qu'on a perdu. Victor. L'accent grave. Victor tes réponses. Non ça. Ferme-toi. Oui vous... euh, c'est la même. Chose. Tout, eh si c'est la même touche. C'est la même touche. On clavier ah, suisse Oui, sens. mais voilà, est-ce qu'on est, <rire> <c> est, un... <rire> est en qu qu Suisse je, je, je crois euh, qu'il peut préciser. Victor comme tu es euh, dernier dans la liste, il te reste <rire> 3 réponses. Le accent aigu. Oui. Le slash. Oui. non, mais tais-toi. Bon, Et ça, ça souffle putain s'il vous plaît public c'est pas la première la fois de madame lui. qui vous souffle une réponse Ouais, ouais. moins 1 ouais. Bah moi, moi j'ai eu moins 1 tout à l'heure Oui bah, Moi j'ai déjà perdu les gars On s'en fout moins 1 sur la prochaine des réunions Ça fait donc le prochain tournoi Ça fait donc après la première liste aujourd'hui pas de ce qui restait mais en gros il y avait des chiffres déjà Non mais c'est bon voilà abuse pas Et en fait le haut carré <rire> en fait c'est un 2 Ouais c'est puissance 2 euh... C'est un 2 le caractère Non ouais, parce que le deux, mais c'est un 2 le caractère Ouais ouais Ouais ouais Allez j'aimerais bien euh... Ça fait le donc à la fin de la première de la liste de la monde, non, ça, ça faire mal 17 points pour Victor 8 points pour Quentin 5 points pour Romain Et 3 points pour Damien 18 points pour Victor Deuxième liste Oui parce qu'il connaît Alphamé Ça va Ah le grand tournoi Il faut le là Il a un en 5 potes Rires Voilà, deuxième liste, je vous demande de me citer une ville où l'on trouve au moins un club sportif professionnel Putain. ayant une branche e-sport dans le monde. Oh, non, mais... Sauf oh, Paris, passe. qui par exemple paris a, une branche, qui a un club professionnel et qui a rien. une branche e-sport. Et c'est toujours à Victor Descamps, c'est dans le monde. Non, non, non, non. Dans le monde oui. Une ville c est, c est où, où l'on trouve, trouve au moins non. un club sportif professionnel ayant une branche e-sport dans le monde. Sauf Paris. Victor, Euh, euh, Barcelone Bonne réponse Romain Londres Londres c'est une Ah oh, non on me pas ça. Il y a 4 oh, clubs euh, Il y a 4 revives <rire> forcément Bonne réponse non, bah, On peut faire plusieurs fois dans ville Eh <rire> <Et> non <rire> Si ça se ressemble un peu trop <rire> mais... Après si tu peux Je dirais euh, New York New York c'est une les New York-Warriens, c'est une bonne réponse. Madrid. Madrid, pour Quentin, c'est une mauvaise réponse. Tu déconnes Eh non. Ou ça, y'a pas Madrid, non. On est toujours du retard à ouais. l'Espagne. <rire> <rire> <rire> Victor. <rire> Séoul. Séoul, c'est une mauvaise réponse. Chicago. Chicago, c'est une bonne réponse je vais rester sur des Américains, Los Angeles. Los Angeles pour Damien, c'est une bonne réponse. Romain, Ah il joue plus Victor Bah non il est ah, perdu Oh ah, mais après elle fait pleurer Non Ah ah ah ah ah On attendait ça plus ultimement On atterri il 18 points t'sais. Euh Nous on est à 3 Toi Toi Je suis parti avec Coinsan Ouais et ben pourquoi pas après tout Berlin Berlin C'est une grosse ville Bonne réponse On est mangé Kouribour Oui Moi je dis oui monsieur Damien Je dirais Détroit D'obé. Mais... C'est bonne réponse. Tu sérieux, il a des trois ah ouais, cas, Mais attends. Cultivez-vous oui, Romain. <rire> Pour dépasser ton frère. C'est le rêve dans la vie, tu sais ouais, ça. Tu es je... bon, complexe d'affinité. j'y vais, là, je te réveille, là, tout cassé. Ça <rire> va être San Francisco Oh, ah, je vous. Allez, je balance. La Californie en neige. Mais sérieusement, tu mauvaise réponse. J'accuse. <rire> J'accuse. Ah non, c'est ma réponse, pardon. Ah bah oui. Tu vas là sur. Tu Je suis vraiment pas sûr, je dirais Boston. Boston, c'est une bonne réponse. Et pas du Denver, alors je m'en fous. <rire> Denver, c'est une bonne réponse de Romain qui connaît beaucoup de villes quand même C'est une adore, pour ça <rire> <rire> Damien, pour rattraper Quentin euh, Phil et Delphi c'est une Let's bonne réponse Concrètement, c'est dire toutes des gros villes américaines ouais, ouais, Ah c'est ça, Romain Des villes Des villes américaines, <rire> des, villes américaines. <rire> <rire> des réponses Alors, je pensais, je le compasse, je pensais à Albuquerque Mais je me dis, c'est un petit peu un truc de niche Alors que ouais. Albi alors que ouais Strasbourg. Alors je vais dire euh, je vais complètement Alors dire. que je vais dire Aurillac. Je vais dire Washington ici. Waouh putain. Washington d'ici d'ailleurs. D'ici. Merde Bonne voilà, ouais, réponse. Putain, j'ai même pas réfléchi à la suite, ah, c'est fini. je suis go. Enfocher ces espagnols. Ah putain, c'est quoi la question initiale C'est ah, quoi la question initiale <rire> ça, ça, ça c'est incroyable c'était oh, une bien. ville on retrouve au moins un club sportif professionnel et il y a une branche e sport dans le monde en euh, en San Diego San Diego c'est une mauvaise réponse Romain t'es le dernier dans la liste il te reste 3000 quand tu réponds bien tu marques un point je vais dire euh, Dallas ton univers Actoyable. bonne réponse. Attends vite Damas, Damas, Damas. <rire> <rire> Damas. À quel le duty c'est des bêtes. Je veux dire, c'est Damas. Ça <rire> euh, euh, Je veux dire Seattle. Oh là là, mais tu sais s'il connaît comme dit il a voyagé à Borlingue, il a bonne réponse. Pour, <rire> pour <linguer. rire> Je vous le confesse. Je dirais aussi pour Allez, finir en botanique un le e-sport <rire> c'est c'est le où tu avances tu tapes des chèvres des gens avec des chèvres des ouais, ouais, chèvres. Ouais. Ça, ça peut ça peut ça marcher aussi sur. Allez, je prends un risque mesuré, mmh. je sors des Azov et je dis Moscou. C'est une très bonne réponse. Voilà, toi, toi, oui. libre, oui. Il y avait beaucoup de villes françaises en fait, encore, il y avait tous les clubs d'Indie et tous les clubs de Ligue 1, ils ont Ouais, de tous, dis-moi, il y en a 15 sur 20 quand le club, il ouais. euh, y a Rennes. On peut voyager Zaman, un peu ou pas Marseille, <rire> euh... c'est ça les Voilà. Ça devrait être en France, dites-le nous. Hein. Il y a Caen, il y a Colonie, c'est pas c'est où Je dis tu peux dire quand Moi, c'est où répondu, ah, là, qu il qu il que j'aurais entendu ça Parce que les Coréens ils sont avec les talents. Moi, c'est où, j'ai pas compris. C'est où il y a des équipes de sport mais pas de sport à côté, Avant la dernière liste, on a donc 18 pour Victor, 14 pour Romain et 8 pour Damien. Le victoire. On passe ouais. à dernière liste Je vous demande de me citer Un nom ou prénom Porté par un dirigeant d'un pays reconnu par l'ONU oh Dans le monde au 1er octobre 2019 Kylian <rire> <rire> Si un nom ou prénom apparaît plusieurs fois Il peut être dit plusieurs fois Et si un nom ou un prénom est séparé d'un espace Il constitue plusieurs réponses Par exemple Jean-Michel avec un tiret C'est une réponse Jean-Espace-Michel c'est deux réponses okay. Sauf les gens un, les gens un dirigeant d'un dirigeant actuel d'un pays reconnu par l'ONU, sauf Édouard. Oh, on, on cherche des représentants de pays à l'ONU, c'est ça Edouard Un Edouard dirigeant d'un pays. Édouard 2. Reconnu. Le roi Édouard. Édouard 4. Le prince Édouard. Édouard 4. C'est Édouard V, attends, tu Victor, tu commences, parti. Mais après, est-ce que tu appelles le dirigeant d'un pays, le chef du gouvernement Ou le chef des gens d'un pays sauf Édouard Le chef d'État. les enseignements vous voulez. C'est chaud du coup, compliqué. C'est un petit peu ambigu, là. Il n'y a rien d'ambigu. Tu connais ses droits Non, il n'y a rien d'ambigu. Victor Ah, président. Tu dis un nom président, c'est tout. Emmanuel Emmanuel, c'est une bonne réponse. C'est nom prénom, je rappelle. Ah, nom prénom Oui. Oh, ah. bah ça va. Romain. Oh. <rire> Dallas. Dallas. C'est 17. Vladimir. Vladimir. Vladimir. Vladimir. Vlad. Excuse-moi. Pardon. C'était quoi la date 1er octobre 2019. Boris. Boris. Une bonne réponse. <rire> <Johnson. rire> réponse. Euh, Quand Donald. Donald. <rire> Bonne réponse. Merci. merci. Énorme merci. blague. Donc c'est nom prénom Oui. Merkel. Oh. Merkel, c'est une bonne réponse. Ah, donc est le, le dirigeant c'est bien le... Voilà, c'est le gouvernement. Effectivement. Excusez-moi le président les Allemands, qui ah, est chef d'État. Non, s'en fout <rire> Je pourrais citer le président, c'est-à-dire le Bah, euh, Steinmeier, on va faire comme ça je crois. Non, en plus un petit... Non, il ne peut... pas. Romain <rire> <rire> Bah, vas Steinmeier. Justin. Oh. Bon. Ah, Justine <rire> Twillow Depuis tout à l'heure vous balancez est... Pas, vous les, est... les réponses du tout mais... C'est mon best Bonne réponse Toi, Damien b... Hassan Hassan Bonne réponse mais en fait ce que vous ne comprenez pas c'est que les noms et les prénoms marchent et depuis tout à l'heure vous balancez ouais, mais parce les, se les douter, noms de famille Ouais ouais ouais ouais Moi c'est deuxième prénom ouais, direct donc, okay. pas mais voilà. donc, Par exemple euh, si lui il a dit Merkel et moi j'ai en galère raison Tout à sérieux Mais tu vas être Milan, bon Dieu là. Voilà, voilà. Tu aurais Bonne réponse. Oh putain. Victor, elle est confuse là. Bonne réponse. Elle pensait au tsat-si la poutine. Non, dis-le pas trop fort. Peut-être poutine, c'est une bonne réponse de Romain, Damien. Moi je tente un truc. 6. Pour Mohamed 6 moi du Maroc. Alors, moi du ton des noms. Excuse-moi. Mais c'est ni son, son nom euh, de Mohamed 6. 6. Bah et tu m'as dit non prénom. Mohamed mais mais 6. Mais c'est pas écrit 6. C'est pas le fils de madame 6. Mohamed 6, c'est Mohamed 6, mais non. du tout. Ça on s'en fout, À quel moment Mohamed 6 ça passe pas là C'est c'est pas son prénom. mais tu con c'est pas son prénom Mohamed. <rire> c'est quoi son nom alors Alors, je demande aux candidats, est-ce que je lui laisse une chance en, en comptant Mohamed ou -ce pas c'est mon concurrent en direct, tu l'envoie se faire foutre. <rire> là, alors, alors le gars il tente des trucs <rire> ouais, moi je suis pas C'est pas genre sont des trucs les gars, moment, Vous êtes a vous êtes pas joueur. Mohamed c'est quoi Moi je comprends pas. Est-ce que tu vas pleurer aussi <rire> mais ça fait chier quand même donc j'ai envie de dire oui, oui, oui. <rire> On le garde Victor du coup. Ah, c'est moi qui ai le dernier mot quoi. Ouais. j'aime pas trop. Donc du coup tu vas rester parce que c'est Victor Eh Mohamed c'est ça laisse le faire Ah je dis Mohamed du coup Trop je suis désolé hein Après c'est Mohamed droit du mort C'est quoi son nom du coup Vas-y qu'on rigole Ah bah non mais tu peux le dire Du sud mais Trump Trump Voilà ça c'est une réponse normale Là c'est une bonne réponse normale parce que Victor Johnson Bonne réponse Maudit Il n'y plus de saison Oh la vie Dis donc Maudit Non Maudit Maudit Maudit Maudit c'était mobile là. Là je suis au bout là. Oh là bête. pas plus. Là bien, 8, Narendra, Narendra. si. Évidemment, c'est son prénom. Putain. Compte c'est c'est autre. j'ai mort bien à tête de déterminer. C'est Pauline C'est pas de souci. je vais dire Madouro. C'est une bonne réponse vraiment. Damien, Nicolas. Bonne réponse. Ça tu l'as dit par Romain Dimping, Dimping. Ils sont près d'eux son nom. J'ai déjà fait son prénom. Victor, Victor. Euh, fait Giuseppe. C'est une bonne réponse. Ils oh, Romain Giuseppe si Zalenski. Ça va Bonne réponse. Non, on a fait 123. Oui, on Damien. Tu as dit les deux du coup Non non, j'ai dit ça tout à l'heure. <rire> Et de <rire> Erdogan. Ouais. Bonne réponse Erdogan pour Quentin. <rire> Victor. <au> <rire> <Mais> <rire> euh, Jair. L'animateur Jair. Pas comment Bonne réponse. Le ah, oh, oh, dit Recep Tayyip. C'est une mauvaise réponse roma. Recep ça marche pas Tayyip ça marche pas Erdogan. Tayyip ça marche pas non. Recep, s'en fout. Non, Tayyip ça marche pas. Ouais. Oh mais c'est bon, il va dire si on veut dire que c'est bon C'est quoi ce qu'on prend Quoi Faut demander autre chose au candidat Oh non, fait. putain <rire> le... C'est la démocratie attends, à la con C'est dur Il a dit Xi puis Xi Jinping, t'as pas cherché à savoir si Xi c'était avec ou c'était avec... Il y a un espace entre Recep et Recep Recep je te le compte, mais Taïp il comptait comme validé, je veux pas attendre réponse Ah d'accord Et on se bouge le cul Bolsonaro C'est une bonne réponse, Quentin Je n'ai plus Tu m'étonnes <rire> Tu veux tenter un prénom au hasard Tu veux saluer euh, un copain oh, J'en ai, ai énorme ouais, On va partir ah. sur Atatürk Mais non mais <rire> c est c est des, pas aeroport, Il est un peu froid maintenant mais... <rire> oui, Il a refroidi de ouais. plus ouais. ah, C'est bonne réponse euh, Victor Kim Ouais ben, oh, Romain ah, Alors si je dis jong ça va pas aller <rire> ou... ouais. Je fais ce que tu veux mais Je serai intransigeant avec toi maintenant Eh ben je vais dire euh Benjamin. Oh, ah ouais. Léténie où <rire> C'est euh... ça. Vite. Mais pas <rire> Benoît. Oui. Pas si oh, c'est pas mal ça. Ouais, si qu'il qu a pris Benoît. Ben, comment l'appelle mm. C'est une mauvaise réponse. Romain ouais. enfin, je peu... <coughs> euh, vais dire euh François C'est une bonne réponse François. Bidéro. Damien oh, ah, J'en avais plusieurs en tête et j'étais oublié. Une... J'étais oublié. Une... oublié. Oh, une... une... ah, non, ah, non, Damien. Euh, Johnson. Ça a déjà été dit. Non, boris j'ai dit, dit Boris mais pas Johnson. Oui, mais quelqu'un ouais, t'a dit. J'en avais plein en hard. Romain, es le dernier dans la liste et il te reste trois réponses. Tu marques un point. Sissi. La famille. Shinzo. Et... AB. Bah, on arrive donc au décompte des points, ça fait 26 pour Victor, 26 pour Romain, 16 pour Quentin et 14 pour Damien. Damien, un dernier mot Au revoir. Tu pas de scandale C'est mais... ah, hey, bon, allez, c'est bon. C'est bon, tu gagnes. Bon. Ouais. Ouais. T'es pas éliminé en fait, abruti. Ah bon Mais non. T'as pas, as pas joueur, Mais moi je suis bon joueur, les gars. Ah, oui, bien sûr. Ah, tu, <rire> ah, tu me dis que j'ai ah, ah, perdu. Non, on sentait que t'étais dégoûté dans ton rang, mais ça va. Je t'ai déjà vu immoler quelqu'un par le feu. On va me dire que t'es bon joueur Non je suis bon j'ai gagné oui. ah, Désolé quand même Bon après il habite à côté, il a fait beaucoup de route <rire> <je trouve> <rire> Oui c'est vrai, alors que nous on a roulé une heure aujourd'hui voilà. bon. euh, Quentin, un dernier mot Non, non, ils sont... non. <rire> non, non. Je, je bien, veux plus euh, participer euh, de préauleurs podcast Moi si, ça, je, je suis venu, vu Il n'y <rire> euh, a aucun souci On remet les compteurs à zéro et on passe au milieu C'est trois catégories qui représentent un lieu un moment et un autre truc et dont le thème commence tout par en EN Un moment En visitant l'exposition universelle de 1889 Elle était sympa Ouais, Donc, vais... <rire> ouais non, Victor, ouais. quel événement dont on fêtait le centenaire en 1889 était le thème de cette exposition universelle bah, La révolution française Ma réponse Victor, quel bâtiment parisien détruit a été reconstruit à l'identique à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 L'histoire a dit la bite oui, ah. euh, Mais lequel ah. Mais mais laquelle <rire> <rire> ouais, du coup, euh, attends, ça rien. Le Grand Palais Non c'était la Bastille ah, oh, J'aurais dit Tuileries Autrement appelé <rire> <rire> Victor qui animait le spectacle Wild West Show lors de cette exposition universelle considérée comme le premier spectacle western de l'histoire <rire> Charlie Chapil oh, Buffalo Bill Ah oh, putain Victor, quelle était la couleur de la tour Eiffel lors de son inauguration à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 Il devait être rouge. C'est vrai C'est intéressant ça. Ah, oui. Oui, très très cool. rouge. Parce que c'était la couleur du métal un peu à la mode. Parce ça. que Gustave était d'Altonio. <rire> Et enfin Victor, quelle exposition oui, quelle exposition particulière avait lieu dans une cité exotique située sur le champ de Mars Ils exposaient les... les, les, les... Les peuples et différentes On le demande le nom, baby ah, ah, Moi j'ai le, pas... le nom Ah non, non, ça va L'exposition ah, coloniale Oui, c'est... C'est une Romain, un lieu ou un truc autre... <rire> J'ai sympa avec toi <rire> Ça va aller, ouais, oui ouais. Oui, oui, okay. Je vais lire un lieu Un lieu pour Romain J'ai pas un tempé de fraîcheur, c'était mon son En discothèque ça c'est tout romain Qui est mon nom préféré Ah oui. Romain que signifie les initiales DJ. Disc Jockey. Oh, Romain comment appelle-t-on l'endroit réservé aux personnalités de marque dans une disc dans une discothèque Cavé VIP. Oh J'ai mes entrées entrée. Au Excusez-moi. Au lieu de Barracuda Ouais, ben. Romain quelle est le satirique à titre tragique à Colombé un mort après le décès du général de Gaulle survenu 8 jours après l'incendie de la discothèque 5-7 qui a fait 146 morts en Isère pas, euh, ce le... journal n'ayant ah pas été autorisé à paraître Laurent. mais non c'est Arachiri, Arachiri. qui est Arachiri. devant Charledo ouais. Putain, Romain que signifiait à l'époque le mot discothèque euh, à l'origine pardon le mot discothèque Euh, une à nouveau autre proposé disque tu as acheté disque pas c'est mon raison Romain quelle femme d'affaires quelle femme d'affaires et chanteuse française a grandement contribué à la renommée du Whisky à Gogo -Go, première discothèque de France fondée en 1947 à Paris femme d'affaires et Et chanteuse en 1847 1947 1947 et paf nord Régine. Ah, Régine. Régine. La région de la ville. La grande J'ai quand même fait trois points sur les discothèques. Comme, ah, comme Victor sur l'exposition universelle. Il nous reste un autre truc pour Damien. Bah, un autre truc En natation. <rire> <rires> oui. Damien, quel équipement portant le nom d'un instrument de musique permet de respirer sous l'eau Un tube. Ben réponse. Bravo. Damien, oh, oh, oh, oh. de quel album de Nirvana voit-on un bébé Nevermind. Nager après un billet de 1 dollar sur la pochette. Damien, comment appelle-t-on la natation se déroulant dans un plan d'eau naturel sans courant La nage libre Plan d'eau naturel. La nage en eau libre. Ah, je suis à la là. Parce qu'en plus maintenant on va passer à la question 2. Ah On va passer à la question 1.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 Attends, attends, je veux arriver pour un effet pa <rire> bon Là ouais, <rire> ouais, je sors là <rire> ta -na, ta -na, ta -na. Ta -na. Merci Le liquide, c'est final Non, la flagelle Mais oui, Mais oui la flagelle <rire> <rire> ça, ça leur paraît tellement évident <rire> <rire> Tchou tchou, Coco, tchou tchou Tchou tchou <rire> Et enfin, Damien, quel long vanne-t-on au petit bassin servant à se laver les pieds avant d'entrer un dans une piscine C'est une bonne réponse. Bougal en fait, 3 points chacun. Attends la fin de la question. Oh Tout est à refaire dans La Presque Fin. La Presque Fin, c'est trois catégories homophones, 5 questions chacun, 1 point par bonne réponse. 3... Les thèmes, c'est morceau, morceau et morceau. Mmh. Il faut dire, dire morceau, c'est ça hein mmh. euh, Le 2 Ou alors, si t'es pas drôle comme Victor, tu dis eux deux. Non, ouais. Tu ouais, fais chier Victor, tu réponds enfin, à fou, fois, quoi. ça suffit. Morceau, Victor, de quel fruits à la chair orange les empereurs Frédéric 3 de Maxi... frédéric 3 et Maximilien Ier de Havsbourg sont-ils morts suite à une consommation excessive à 26 ans d'écart des quels fruits à la chair orange des enfants Frédéric 3 et Maximilien 1 à Zour des morts si tu as une consommation excessive à 260 ça fait produit histoire comment tu comme... as ils ont bah, trop bah, mangé de ce à la chair orange et sont morts le melon ça va zoomer là orange ils ont dit qu'il quatre abricots euh. c'est pas la bonne année pense non c'est le melon vous mmh, mangez on trop de melon non attends si tu es sur les matraques qui est sous Sasha Victor quel militaire a pris le pouvoir en Espagne en 1936 alors que cela devait être José San Jorge Mort dans le décollage d'un avion au sein duquel il a insisté pour emmener sa mâle à costume Malgré le fait que le pièvre répétait qu'elle surchargerait l'avion Et qui ne pourrait donc pas décoller Tout ça, ça euh, sert à un, un coup oui. oui Mais il est mort bien sapé et, des... ouais, ah, ouais. Ouais. Ouais. et, et Au moins il avait ses vêtements quoi. Mmh. Personne mmh. n'a encore compris le, point, le thème mmh. Oui, il mors ça Victor, quel jour de l'année 2015 Victor, un Etats-Unis est-il mort Après avoir allumé un fu une fusée de feu d'artifice sur son crâne Quel jour de l'année 2015, un etats est-il mort après avoir allumé une fusée de feu d'artifice sur son crâne Je ne pas le jour de la semaine. Non, le 1er janvier non. Le, 4 Dans le, 4 le 4 juillet. juillet. Ouais. C'est la, la fête nationale américaine. Oui, bah, sinon, il y a un nouvel an. C'est le 1er janvier le 31 décembre Le 4 juillet, c'est quand C'est le 1er janvier ou le 31 décembre C'est vraiment beau. Victor que poursuivait le roi Louis III à cheval lorsqu'il se fracassa le crâne contre le linteau d'une porte trop basse causant sa mort à l'âge de 18 ans après 3 ans de règne Attends. Il y avait une porte trop basse il, il était en cheval Il la était pas en cheval, il était à cheval. À cheval et, et, lui, et, lui, et lui était censé diriger la boutique. <rire> <rire> <rire> ah, bah, bien, ça, ça, <rire> la boutique, boutique. parle ouais, de la euh, France mon si, gars. Nadja Ewen cette là, c'était comme en son célèbre. Ça sort sur carton. Que poursuivait le roi 8 3 à cheval dans ce spectacle cirque. Ah cheval Non, c'était une meuf. c'est voilà, on se répondait pas à ses avances. Être <rire> hey, baisé Non, attends. <rire> <rire> Boum ser compositeur surintendant de la musique de Louis XIV est mort d'une gangrène au pied après s'être blessé à l'orteil avec son bâton de direction oui, bon lors de bon. répétition <rire> et <rire> n'avoir pas voulu se faire amputer à la jambe parce qu'il voulait pouvoir Je danser moi j'ai rien dit s'il compositeur... euh... vous plaît s'il vous plaît euh... s'il vous plaît C'est important pour la finale après. Quel compositeur surintendant de la musique de Louis XIV Tu peux... Attends, tu dis quoi Surintendant. Sur surintendant. Oui, il est surintendant. T'en mieux que les autres. Et mort d'une gangrène au pied, après s'est blessé à l'orteil avec son bâton de direction lors de répétition. C'est moi, Métis. Et n'avoir pas voulu se faire amputer la jambe parce qu'il <rire> voulait pouvoir danser. Si c'est lui, mon gars, tu perds un lui, point. Tu sais qui c'est. Bouchard à la salle. Tu lui donnes la bonne réponse, Bouchard mais à la tu la récupères, salle. récupères ou <rire> Tu reviens en course. <rire> T'envoies une tortue bleue sur les Vitor, là. Tortue ble <rires> C'est mon message Bac Non C'est Lully mm. Lully Lully, alors... Mes... Un point pour Victor le ouais. Morceau, au morceau, Romain euh, morceau <rire> Ah, morceau Ah non, Pfff. énorme Mais désolé, <rire> désolé. <rires> Ouais, à chaque fois Non, euh, si je, veux, non je, je vais dire morceau Alors, vois, il a pris le 2 morceau, C'est le 2, là, ouais Ouais, je vais le Morceau, tu vas Kevin Où se trouve généralement le morceau caché d'un album de musique pour la dernière bonne réponse <rire> Romain quel, quel groupe de musique a fait en sorte que son album THE WALL puisse se jouer en boucle le premier morceau de l'album commençant par la fin de phrase WE CAME IN tandis que le, le dernier morceau se termine par le début de phrase ISN'T THIS WHERE quand tu écoutes en boucle ça fait une phrase je vais me faire lynch si j'y connais rien en rock euh, THE WALL je suis sûr que c'est connu c'est euh, OASIS oh, oh, c'est les Pink Floyd, oh, Pink Floyd C'est Wonderwall, euh, vas-y, Oui ça. Ah ouais, c'est pour euh, ça oui. que j'ai envie. une histoire de mur, là <rire> C'est un portugais, de toute façon, il n'y a pas de... <rire> tout est <tout bien. rire> euh, Romain, de quel style de musique, défini par Hitler comme dégénéré, l'as de l'aviation Antiochim-Marseille a-t-il joué un morceau en présence du dictateur en 1942 Style dégénéré, le jazz. Bonne réponse. Ouais. Romain, dans quel morceau de musique Bob Marley rend-il hommage au membre du 10e régiment de cavalerie de l'armée américaine durant la guerre de Sécession Composé exclusivement d'afro-américains. Je connais qu'un morceau Mais de... <rire> je pense pas que ce soit celui-là. Celui tu peux me répéter la question Je connais No Woman No Cry. Ah, Mais, euh... non, ouais, coup, euh... Mais je pense c'est pas celui-là, tu vois. Dans quel morceau de musique Bob Marley rend-il au membre du 10e régiment de cavalerie de l'armée américaine durant la guerre de Sécession, composé exclusivement d'afro-américains euh... Black is a good color. Mais non bu... <rire> Buffalo, so... Et ben ben ben ben Putain, les gars c'est le but de générer, de toute façon. Et enfin... <rire> euh, Qu'imposent les maisons de disques japonaises aux artistes souhaitant commercialiser un album au pays du soleil levant, le but étant d'éviter l'importation de CD qui sont sensiblement plus chers au Japon. Les maisons de disques demandent quelque chose aux artistes. Alors, alors les CD sont plus chers, donc ils veulent pas que ce soit sur CD... Pourquoi ça peut être c'est pas sur CD De euh, obligatoirement avoir une version dématérialisée de leur euh, chanson Non, absolument pas compris la <rire> Les CD sont plus chers au Japon. Ouais. Donc ils veulent qu'il y ait un truc en plus. Pour thème c'était quoi ah, il demande des morceaux inédits pour, pour ah, euh... Et c'est ah pour ça ouais. ça que tu as tu des versions japonaises. exactement. Ah, ouais, ouais, okay, ça. Putain, des faut... trucs en plus. Ça ouais. fait donc deux points pour Romain qui est en peu. quart de finale du coup oh. Finale. oh Eh Daniel, ouais, c'est abusé parce que j'aurais aimé avoir ça en fait. 2 ouais. sur 5, c'est Il reste quoi Morceau, il reste. Ça te va je reste... Ouais, morceau, ouais. 2 ouais, points, 1 final. Allez. un point, c'est Victor. 0, t'es de mère. Bah, Moins 1... <rire> non, t'es une mère quoi qu'il en soit. Ah. Mais oh, euh, oh, voilà, après... Ok, okay. Non, mais le décon s'en te bat, que moi, j'en avais deux déjà. Hein. En combien de morceaux une chose se brise d'après une expression française utilisée pour parler d'une destruction 1 Ouais. Damien, quel est au volant de sa 2 chevaux lorsque celle-ci se décompose en 250 morceaux dans le film Le Corneau Oh, c'est Bourville Yeah Même mon vélo, mon vélo Quoi Mais c'est pas le même C'est la brouille C'est la grande badrouille, mon vélo C'est la même chose Salomon, vous êtes juif Toi, tu casses les jours, je dis « Mon vélo, mon vélo !» Ça reste Bourville Bon. Damien, à deux près combien de morceaux de sucre trouve-t-on dans une canette de 33 cl de Coca-Cola 6 C'est une bonne réponse, c'est 7. Damien, de quelle partie du Queen Elizabeth Park 100 morceaux ont-ils été vendus aux enchères après la destruction du stade en 2012 suite à l'endommagement de ce stade par le tremblement de terre survenu en Nouvelle-Zélande un an plus tôt 42. Et non, c'était 8. Ah oui. La piste athlétisme. <rire> euh, Damien plutôt... Quel peintre surréaliste belge a découpé en 4 morceaux Son oeuvre la pose enchantée pour peindre par dessus De nouvelles toiles Ce qui a été découvert 80 ans plus tard Pollenbeck <rire> Non c'était René Maguit Et ça fait donc 6 points pour Damien 5 points pour Romain, 4 points pour Victor Victor un dernier mot, on part de la finale ah, Ma gentillesse me perdra ah. on, peut... <rire> on remet les quotas à 0 et on passe à la fin Ouais! On rappelle que le vainqueur de cette émission gagne non seulement les masques pour se protéger la bouche. Non mais moi ça joue. du Japon, mais aussi 3 points de plus au à son quart de finale. Oh! 10 questions qui vont 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne une bonne réponse à un point, le premier à 3 points gagnés. Une question donc, dont le numéro vient choisi par Quanta peut-il valoir double Je vous pose au début de la question. Ensuite, vous décidez, soit vous passez votre tour, soit vous tentez d'y répondre. J'ai pas écouté, bien. Si vous tentez d'y répondre, c'est plus 2, bonne réponse, moins 1, mauvaise réponse. Si vous passez votre tour, c'est 0, okay. bim, bam, boum, cac, cac. Celui qui a marqué le plus de points sur toutes les manches se met à poil. Wouh C'est vraiment -ce ouais, C'est vraiment cool. Alors, bon, bon, allez, allez Romain. Euh, euh, je suis émise, je suis émise. Je choisis <rire> si les preuves se jouent à la rapidité au chacun votre tour. Ah Je vais dire on fait toujours chaque son tour. Allez. Allez, Victor qu'est-ce que tu préfères ben, moi je sais bien, tu sais bien que je suis nul à la, à la rapidité. Oui, mais oh, au final mais oui, oui. <rire> tu vois en, en jouant en jouant c'est ce qui est plus Victor reste en attaque classique, tu sais que moi j'aime pas la guerre Non, c'est ce qui a tout le prenant là, la rapidité, il va dire partout partout du coup. Toi tu voudrais la Bon allez merde là, partout. Toi tu voudrais la rapidité partout. Rapidité okay. il veut que... Tour partout, du coup <rire> Il m'envoie des signaux contre l'Histoire Bon, je vais euh... C'est l'heure que tu choisis Et bah rapidité Ok Oh merde, merde, merde Non, non, non, on veut se <rire> brouiller Bah bon, bon. ouais, tu joues trop, tu joues trop gros <rire> Ah, je te demande bon, ton avis, c'est la dernière fois mon gars <rire> <rire> ouais, Neuf, bon, éventuellement bon. Donc vous dites bien votre prénom, vous attendez que je donne la parole Bon, c'est pas tout de suite derrière la réponse De quel compositeur les créateurs du compact disque ont-ils voulu faire entrer la neuvième cinquième Damien bon, Damien Beethoven. Bonne réponse C'est la Oh là, 9e... il vénère. Ah symphonie. il vénère, il a beau béton. Il a beau béton. <rire> et ça du coup en fait les CD, ils ont C'est la 9e symphonie, <rire> c'est l'équivalent d'une version longue. 74 minutes tout mm -hmm. à fait. C'est pour ça. Bah tu sais pas tu me demandes. De souci. Et eh bah c'est quoi la question 7 s'il te Et bah question euh, 7. Damien, un chiffre entre 0 et 8, 7. Bah, voilà en quoi le film de 7 minutes le coucher de la mariée sorti en 1896 est-il une première historique dans l'histoire du cinéma on voit une femme avec les seins presque nus non elle se déshabille ah ouais voilà ouais, ouais. <rire> t'as pas à de fois de suite mec Je <rire> sais pas qu'elle se déshabille là c'est un film. C'est un film c'est que c'est déshabillé. Du ouais, moins tu as 10 secondes pour répondre. Non? Ah, ah, passé, de... ah non, oui oui, oui, oui. Après, après, le été? film de 7 minutes, le coucher de la mariée sorti en 1996, c'est une, la... un ouais, une, une première histoire dans l'histoire du cinéma. J'ai un mois. C'est la première fois qu'on voit une femme au cinéma. Ça l'a super film. pas non. Damien. Elle se déshabille. Non mais c'est pas ça que je cherche, je pas. Je sais pas ce qui se passe dans le film que je cherche et le film en lui-même du C'est le premier C'est un érotique photographique de l'histoire Ben putain A part Ça c'est la culture Et on voit bien En fait on voit rien On voit bien Romain, un chiffre entre 0 et Comment pardon Un chiffre entre 0 et 9 Et bien allez, que peut-on acheter en 2 minutes dans un distributeur automatique situé à Singapour Romain Romain <rire> une voiture de Putain, de, je une voiture de luxe en gros c'est ça pas, quelque part et moi aussi et puis je l'ai fait ou... il me semble il ouais, ai <rire> euh, y a 60 produits en stock et ils sont stockés dans un immeuble de 15 étages qui sert juste à ça et en 2 minutes tellement et le fedex c'est pas que c'est pas tout le monde parce que faut plus de 10000 dollars pour avoir un, un permis singapourien Mais t'as pas reproduit on se m'a des couilles Non mais... mais, je... <rire> mais je... Franch c'est parti okay. du... okay. <rire> J'ai je... <rire> appris le mot trash talk Il y a 6 mois et il y a une Euh... 3. Comment dit-on 3 en italien Daman Damien, Damien. <rire> <rire> on on doutes... 3. Tretti J'en sais rien C'est des collègues pour ça Très. C'est une victoire d'or de... oh oh, oh ah, ah, Tu gagnes donc les magnifiques masques pour te protéger la gueule. Oh oui <rire> bien sûr, bien sûr. Je, je n'y plus autant que vous, en fait. <rire> S'il si y a deux, je peux en avoir un Non, si. ah, on okay. verra. Euh, merci à tous de nous avoir écouté On se retrouve euh, sur PodCloud, Spotify, Facebook, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes. Euh, et on se retrouve surtout dans 10 jours pour le 7e 8e de finale Quant à ces petits zozos On les retrouvera au mois de janvier Mais de qui ils parlent En attendant, regarder la pêche Et n'avalez oh oh, <rire> okay, okay. ah <rire> pas le noyau On <rire> fait la version <rire> d'après-mâteau garder la pêche C'est n'avalez pas le noyau N'avalez pas le noyau En attendant, gardez la pêche Et n'avalez pas le all right